Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Toto, une nouvelle édition Jean-Benoît Gagné, votre animateur. Et、euh, cette semaine, on est nombreux, on est beaucoup de gens, on est un, un petit peu entassés.、Euh, mais bon, on va essayer de prendre nos aises. Et j'accueille en premier lieu mon collaborateur de longue date, Luc d e s o r m a u x Salut Luc. Salut Jean-Benoît. On accueille aussi Martin Sagala. Salut Jean-Benoît. Et、euh, l'invité de la semaine, on va voir s'il aime ça, il pourrait devenir un collaborateur régulier. Mais on va commencer par l'initier, et ça, vous savez, ça peut être dangereux. Avec nous, Simon-Pierre Rio. Salut, Simon-Pierre. Bien le bonjour, tout le monde. Simon-Pierre, qui est invité cette semaine pour parler avec nous de son site Internet, l'Association des véhicules électriques du Québec, dont il est le président et le fondateur. Et on va essayer de faire découvrir ça, ce beau site-là à notre populace, vous autres, les auditeurs. Premièrement, Simon-Pierre, d'où vient l'idée de ce projet de site Internet? c'est important de pouvoir avoir un endroit qui était central Pour que les propriétaires de véhicules électriques puissent se retrouver, donc、euh, puissent échanger entre eux, mais aussi pour trouver de l'information. Moi-même, j'étais un consommateur、euh, qui cherchait de l'information dans le passé. Puis, au Québec, il n'y avait pas vraiment d'information disponible. Alors, il fallait vraiment si, chercher, trouver des choses aux États-Unis qui ne s'appliquaient pas vraiment aussi à, à notre marché、euh, très particulier. Puis, sur les véhicules électriques, en plus,、euh, on se demandait, bon, mais. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on cherche? À ce moment-là, on a commencé à, à discuter entre utilisateurs. Qu Est-ce est qu'on peut avoir une voie unique qui pourrait représenter tous les propriétaires de véhicules électriques de la province? Puis qu'on puisse avoir une façon de, de publier nous-mêmes nos expériences avec nos véhicules électriques. Parce qu'il n'y avait pas vraiment ça de disponible. Il y avait comme un blog qui était sur le marché. Mais c'était vraiment des, des, articles qui étaient présentés, mais c'était un peu pay-mail. Il n'y avait pas de guide d'achat. Il n'y avait pas rien. Il fallait vraiment chercher pour trouver de l'information. Alors que maintenant, on a fait ça d'une façon très structurée pour que les gens puissent obtenir l'information qu'ils cherchent,、euh, pour être vraiment bien informés, être à jour sur toutes les nouveautés qu'il y a au niveau de l'électromobilité. Parce que oui, on appelle ça l'électromobilité. Et,、euh, il y a aussi des endroits où on peut avoir des témoignages de gens. Ça, c'est très, très populaire.、Euh, on a même un magasin en ligne. Donc,、euh, il y a tout pour les gens qui cherchent l'information et tout pour les gens qui ont déjà le véhicule et qui veulent un peu plus d'informations. Parce que là, les propriétaires de véhicules、euh, totalement électriques, vous êtes une gang un peu particulière. C'est comme les motos. Vous faites des petits babayes quand vous croisez sur la route. Vous avez aussi,、mm -hmm. euh, je pense, une poignée de main secrète comme les chevaliers de a, a, c o l o m Tu sais, c'est une clique, là. C'est une, une gang. Comme n t t'as pu savoir ça, ces affaires-là. c e s t mon f l a i r Mais c'est secret. Comment tu le sais, c'est secret? <rire> c'est mon f l a i r d'enquêteur. De, de, de, non, mais, elle, sincèrement, euh, quand euh, vous avez développé ce site Internet-là,、euh, vous, euh, vous avez certainement fait un schéma, toutes les informations qu'on veut mettre en place. Euh, c'est quoi le sujet、euh, que les gens ont,、euh, ont tendance à aller plus visiter sur les sites Internet、euh, que vous voyez là, que l'utilité est vraiment là?、Euh, les gens savent ce qu'ils recherchent comme information? Bien, au niveau des actualités, ce qui est le plus intéressant pour les gens, c'est savoir les nouveaux modèles qui vont arriver,、euh, c'est avoir、euh, des témoignages.、Euh, on a des blogs très spécifiques pour différents types de voitures. C'est des blogueurs réguliers qui présentent leur,、euh, leurs, aventures, leurs expériences avec le véhicule qu'ils viennent d'acheter ou,、euh, qu'ils possèdent depuis plusieurs mois ou plusieurs années, même.、Euh, donc, c'est vraiment ça qui, qui, qui, est le, le, le nerf、euh, du site. Après ça, c'est tous les forums où les gens peuvent échanger entre eux. i l y a différents,、euh, sous-forums. On va parler de, d e s Mitsubishi, des Nissan, de, s Tesla, de tous les, des c h e v r o l e t de tous les véhicules qui sont sur le marché. Puis les gens, des fois, ont, ont des questions, ils ont des problèmes, ou bien,、euh, ils, ils veulent euh, pouvoir euh, déterminer s'ils sont、euh, les meilleurs, s'ils sont capables de, de, faire plus de distance qu'un autre. Parce qu'on a ce genre de petite, e、euh, compétition-là entre nous aussi,、euh, avec une batterie. Donc, même,、euh, ça pourrait être la même chose avec un plein d'essence complet. Combien de kilomètres on est capable de faire. Fait qu'on se pousse un petit peu, c'est,、euh, c'est amusant, c'est, c'est, c'est, pas tout le monde qui le fait, mais on, on s'amuse de cette façon-là. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, moi, justement, là, je vois, je vois souvent sur le forum les, des informations, j'aime ça, c'est le, c'est le club des 100, o c'est-tu le club des 100 ou le club des 160 qui, euh. Ouais, des 100 et des 160 kilomètres, ceux qui ont poussé leur voiture à bout. Puis quand on pousse la voiture à bout, ben, à un moment donné, une petite tortue qui arrive pour protéger le, La batterie pour protéger le véhicule. On roule à une vitesse un peu plus basse. C'est un système de protection. Mais les gens poussent leur véhicule aux limites juste pour voir jusqu'où ils peuvent aller. Puis même, ça, ça donne un, un bon défi aux autres là, qui ont peur de partir de chez eux puis ont peur de l'autonomie qui serait disponible de leur véhicule. Ça pousse les gens à en faire un peu plus. Ça leur donne confiance. Puis, en lisant ça, bien, ils se rendent compte que oui, on peut faire plus que. La distance entre le, la maison, puis le travail, puis les, le, le supermarché, puis qu'on peut se promener à travers le Québec avec ces véhicules.、Ouais. Parce que là, t as parlé de tortue, mais c'est pas, pas l'animal qui vient pousser le char. là. <rire> je veux juste faire sûr, là. <rire> non, ça, c'est vraiment, c'est un mode limité qui va, dire, je sais pas, à 50 km/h. Explique même pas, c'est mon Pierre, t'as pas besoin. Oh là là. On est rendu des fables, de la fontaine. <rire> quand on parle d'un inculte, là, ben, c'est ça, l'animateur, c'est ça. Non, mais c'est quand même intéressant qu'un gars réussisse à pousser sa l i a f à plus de 200 km en mode v i t électrique. Oui, oui. Alors, non, mais ce n'est pas des, un véhicule des, pesant des, des, à pousser.、Euh, C'est quand même 3500 litres. <rire> oh, quand même, pour un、ouais. véhicule de ce grosseur-là.、Ouais, C'est mais... sûr qu'avec les batteries et toute la patente. <rire> C'est ça. Question, e、euh, comme ça, Simon-Pierre,、euh, les gens ont toujours peur de l'autonomie. Je pense que c'est l'un des, des, gros facteurs,、euh, qui peut compromettre l'achat de ce type de véhicule-là.、Euh, quand le véhicule est neuf, on a une autonomie qui est garantie. On n o u s dit, il va faire tant de kilométrages. Moi, j'ai une aille patente, là. C'est mon téléphone. Et je sais très bien que quand j'ai déballé et maintenant, deux ans plus tard, c'est pas la même durée des piles. Est-ce qu'on a ce facteur-là aussi dans les véhicules électriques? Est-ce que la durée de vie, l'autonomie, Est affecté par la durée,、euh, de, le, le, le traversage des âges et des époques et des années. Sais-tu, moi-même, j'avais peur de ça parce que oui, j'ai des produits électroniques aussi avec des batteries au lithium. Puis je me disais, mais ça va faire la même affaire. Après quelques, un, un, un nombre de cycles de recharge, d é c h a r g e l'appareil fonctionne tout aussi bien. Donc, ça va être la même chose pour le véhicule électrique. Mais, C'est surprenant à quel point ils ont réussi à changer la chimie de la batterie au lithium pour pouvoir répondre à, aux besoins de longue distance, de puissance qui est déchargée par la batterie pour alimenter le moteur électrique et pour le nombre de cycles qui peuvent être faits avant que le véhicule électrique commence à perdre de l'autonomie. Donc, l'autonomie se perd. Il y a, par exemple, il y en a un aux États-Unis qui avait fait au-dessus de 160 000 km. i l o è t r e s Puis là, il a commencé à perdre un peu d'autonomie. Il avait perdu, style, 5, 5 de son autonomie. Ce qui est pas beaucoup. Alors, on garantit,、euh, le véhicule, tous les, les véhicules électriques sont garantis pour 8 ans ou 160 000 kilomètres pour avoir plus que 70 de l'autonomie de la batterie. Si, avant ce, ce temps-là, ça d i m i n u e en bas de la, la, la garantie, ben, ils vont remplacer certains modules parce que tu changes pas toute la batterie au complet, là. La batterie est faite de différents modules, pis <rire> u ils vont juste regarder, pis u évaluer, bon, ben, il y a modules 4 et 48 qui sont, qui ont perdu beaucoup de, de charge. On les change, on en remet des nouveaux, pis u voilà, tu te retrouves quasiment avec une batterie neuve. Fait que le, le, le c ô t é perte d'autonomie à cause de la batterie, quand on est mal renseigné, on n'est pas au courant. Mais lorsqu'on apprend à connaître le véhicule, pis u quand on en lit un petit peu plus là-dessus, on se rend compte que c'est vraiment bien pensé pour éviter ce genre de problème-là. Tu sais, il y, a, il y a, comme on parlait, il y a ben i des gens qui ont peur de ça, tu sais, les batteries, mais si on regarde, si on recule, l e s Toyota Prius, ça, existe depuis quand? 93, 9 8 98. Pis,、ouais. u、euh, à date, si j'ai,、si、bien lu, Toyota a jamais remplacé de, de pack de batteries complets Parce qu'il y a eu des problèmes. C'est vraiment, tu s a s p o r a d i q u e Puis une fois, de temps en temps, mais il y a encore des Prius, des premières générations de Prius qui roulent encore aujourd'hui sur leurs batteries originaux, les batteries originales. a h、oh, oui. Absolument. Puis ce qu'on a pu remarquer aussi avec les Prius de première génération, les gens, à ce moment-là, disaient a h、oh, mon Dieu, une batterie. Une batterie au、oh, nickel, métal hydride. Ça va coûter cher. Ça va coûter 10 000 pour remplacer cette petite batterie-là. Puis le. Au moment où ils ont dû changer les premières batteries des premières Prius, après huit ans, ben, la batterie valait plus dix mille dollars, en valait deux mille cinq cents. Puis maintenant, tu peux en avoir pour beaucoup moins cher. Il y en a qui sont réusinés, donc ils font le, le, le, le rassemblage de différents modules pour refaire une batterie avec ça. Ça coûte pratiquement plus cher. c'est la même affaire que les véhicules électriques. Il y a quelques années, il y a quatre ans, on disait Ah、oh, mon Dieu, ça va coûter 10 000 des nouvelles batteries. Puis, finalement, on s'est rendu compte que, bien, en ce moment, si on a besoin de changer la, une batterie 24 kWh,、euh, donc、euh, comme une, pour une n i s s a n l e a f ou pour une BMW i3,、mm -hmm. bien, à ce moment-là, la batterie coûte au remplacement 5 500. Parce que la, la batterie a une valeur. Ça f t que si tu la reprends, elle va être utilisée pour d'autres choses ou elle va être recyclée. Elle a une valeur、euh, importante. Puis le, la nouvelle batterie, b e n c'est ça. C'est un 5500,、euh, peut-être 6000 À ce niveau-là, b e n le prix n'est pas aussi important. Puis quand on va être obligé de l'échanger, au Québec, on s'attend à l'échanger peut-être après 9 ans où ils vont être rendus à 70 de leur autonomie. b e n dans ce temps-là, ça va valoir quoi? 1500, 2000 Puis les batteries, à ce moment-là, leur densité énergétique vont être de quoi? 500 km? 1000 km? Ouais. Donc, ce n'est pas vraiment un problème. On sait qu'on va pouvoir évoluer. Le, le véhicule va pouvoir évoluer avec la technologie de la batterie. Donc, ça, c'est vraiment excitant de pouvoir penser à ça, de se dire que mon véhicule va pouvoir, juste pouvoir s'améliorer avec les années. C'est particulier. Hein.、Ouais. En tant que client, tu te dis pourquoi attendre la fin de, le, de la vie de la batterie、euh, si je p e u x gagner、euh, 50 d'autonomie de plus、euh, parce que les batteries se sont améliorées. Je vais le faire avant. Je vais ramasser mes sous et、euh, j'atteins mon objectif、euh, de remplacer et、euh, d'améliorer mon véhicule、euh, à un moment donné. Exactement. Puis aussi, ils veulent aussi、euh, essayer de baisser le prix. Donc, la densité énergétique va augmenter. Tu vas avoir besoin de moins de matériaux pour faire une batterie. Tu vas peut-être avoir encore des, d i f f é r e n t s packs de batteries qui vont être, être、euh, proposés. Par exemple, tu vas avoir un battery pack de 160 km qui va être proposé, un autre de 300 pis u un autre de 800 km. Pis u selon le prix que t'es u prêt à payer, ben, tu vas pouvoir avoir un véhicule qui va être plus puissant parce que ta, ta batterie va être plus grosse.、Euh, il va être,、euh, il va avoir plus d'autonomie.、Euh, l'accélération va être plus rapide. Ça, tout ça, ça va aller ensemble. Donc, tu parles à un, un véhicule qui va être、euh, absolument Incroyable à ce niveau-là. C'est pas un peu ce que Nissan est en train, ce que les rumeurs sont que Nissan est en train de faire avec la prochaine génération de Leaf, offrir deux packs de batteries différents, puis on va payer en conséquence? Ah oui, puis ils n'ont vraiment pas le choix parce qu'on s'en va vers ça. Et ceux qui ont brisé le, le moule de, du 160 km, parce que c'est une, une recommandation qui avait été faite par le Board énergétique de la Californie,、euh, ça c'est Tesla qui a dit non, d'autres. on, voit que ça, ça a pas d'allure de, de, juste offrir 160 km. C'est pas assez. On veut offrir du 350,、euh, du 450 km et plus. Puis les, les gens peuvent choisir leur autonomie. C'est sûr que plus ton, ton, ton pack de batterie est gros, plus il va être lourd. Donc, plus le véhicule doit traîner un poids supplémentaire. f a i C'est pas parce que tu doubles La grosseur de ta batterie au niveau énergétique, donc que tu passes de 24 kWh à 48 kWh, que tu vas vraiment doubler ton autonomie parce que tu vas traîner plus de poids aussi en même temps. Ouais, la, la,、ouais. la technologie de Nissan, puis leur but, leur objectif à ce niveau-là, c'est d'avoir une meilleure densité. Donc pour le même poids, tu auras une batterie qui va être beaucoup plus puissante. Fait que tu n'auras pas besoin de traîner plus de poids, tu vas juste avoir une meilleure batterie. Ouais, c'est ça, c'est un, c'est un fait, mais c'est un peu, c'est un peu de Tesla qui a, qui a réveillé, mais qui a réveillé tout le monde parce que, oui, bon, GM arrivait avec la vol pis tout ça, euh, c e je parle aux auditeurs pis u à vous autres aussi, je sais que Simon Pierre t'as dû、sûr. le voir,、euh, mais ceux qui,、euh, qui s'intéressent si un peu, allez voir, il y a deux documentaires, un qui s'appelle Who Killed the Electric Car, qui Moi, a tué la voiture électrique,、mm -hmm. pis u l'autre c'est la revanche de, de, de la voiture électrique, Revenge of the Electric Car. pis u dans Revenge of the Electric Car, on voit le processus de Tesla qui présente, bon, son Tesla Roadster avec,、euh, bon, le body de Lotus pis tout ça. Pis u on voit Elon Musk qui est en, qui est en le processus pis il, il est en train de manger sa chemise pour réaliser ce qu'il、mm -hmm. veut faire, là.、Ouais. Il est sur le point, il, il, il met de l'argent comme pas possible dans Tesla pour essayer de garder ça à flot. Il y a rien qui marche. Il y a un problème avec les voitures. Ça se vend pas parce qu'il y a des problèmes avec les voitures. Il f a u t lui qu'il monte le prix. Il s'est mis du monde à dos comme incroyable. Pis u la journée, il a décidé d'aller en bourse. Pis u tout le monde disait, achetez pas ça. Achetez pas les actions. Il a vendu plein d'actions. Pis u il était capable de créer la Tesla S à cause de ça. Pis u c'est ce char là qui a fait que tout le monde aujourd'hui regarde ça. Pis u il e s s a i e de rattraper.、Ouais. Mais, ils vont, ils vont-tu réussir? Oui. Supposément que GM, je sais pas si t'en as entendu parler ou si t'as plus d'informations, mais supposément que GM a avalé une compagnie, peut-être un an ou deux, qui avait une technologie de batterie pour 300 km. Ils vont-tu faire quelque chose oui, avec ça? La... C'est-tu vrai? C'était la compagnie f i n e r g y Puis, finalement, c'était des produits qui étaient promis au, sur le marché à l'intérieur de quelques années. Puis, finalement,、euh, dernièrement, il y a peut-être un mois ou deux, Ils ont brisé leur contrat avec f i n e、euh, r g y C'était juste des promesses.、Okay. Il n'y avait rien de concret. Mais l'apport de Tesla est quand même là, dans le, dans, dans le sens que. Le marché, oui, on s'en va vers l'électrique, tranquillement、euh, pas vite, ça va prendre le dessus sur toutes les autres moyens de propulsion des véhicules. Mais, tu sais, ça se faisait petit à petit. Les grands constructeurs étaient pas nécessairement pressés. Pis, u là, t'arrives avec Tesla qui a tellement mis la barre haute que les autres ont eu de l'air de Justement, pas se dépêcher. Ils n'ont pas eu le choix de mettre le, le, le, le pied sur le gaz pour être en mesure de rattraper.、T'sais. Ça a eu un effet positif d'avoir de la compétition de haut calibre dans le domaine de l'électrique. Ça a été vraiment un gros coup parce qu'il、euh, y a Nissan avec、euh, sa division Infinity qui était supposée de sortir un véhicule de luxe, mais avec la plateforme de la Nissan l e a f Donc,、euh, même moteur, même batterie, même autonomie, même accélération. Juste un body différent.、Mm -hmm. Pas super. Parce qu'elle allait vendre ce véhicule-là de luxe à un prix similaire à la Tesla de 60 kWh. Donc, ça, ça avait absolument aucune espèce d'allure, tout ça. La même chose est arrivée avec Audi, qui promettait la Audi e-tron R8, avec la même autonomie ou presque、euh, qu'une Nissan l e a f mais un prix, le, le triple, le quadruple du prix, Fait que là, ils ont dit, bon, regarde, on annule tout ça. Jusqu'à、ouais. temps qu'on puisse avoir la technologie de batterie, parce qu'ils veulent pas vraiment mettre plus de batterie comme Tesla font. Ils veulent avoir une meilleure batterie, qui va coûter moins cher, qui va avoir un plus grand nombre de cycles, pis u qui va avoir une densité énergétique plus intéressante. a u d i dernièrement, en début d'année, ont annoncé qu'ils avaient,、euh, Compris la formule magique de la caramilk, de la batterie incroyable et ils ont, ils vont de l'avant avec leurs produits. Ça, ça va être absolument exceptionnel. La Audi e-tron R8 va être un véhicule absolument exceptionnel à ce niveau-là. La, la u t o n o m i e a plus que doublé depuis qu'ils en, qu en, ont parlé.、Euh, ils ont rajouté un 450 km De plus d'autonomie. Ils vont avoir le Q8 aussi avec 600 km i l o è t r e s d'autonomie. Donc, on parle vraiment d'un gros, gros, gros changement à ce niveau-là. Puis, on, on s'attend à ce que Audi, puis toute la filiale Volkswagen et la filiale de, de ce regroupement-là va avoir un gros impact sur l'électromobilité à travers le monde. Si tu me permets, s i mon p i e r r e j'ai le goût de, de, bifurquer un petit peu la, la, discussion. Justement, sur le texte, on,、euh, tu vas voir, on, on, on va se rendre. Euh, et je n'aimerais pas la personne impliquée puisque c'était une discussion en dehors des ondes.、Euh, J'ai discuté avec une ministre euh, provinciale euh, chez Libéraux de l'avenir de l'électricité. On parlait、euh, en dehors des ondes、euh, d'Hydro-Québec. C'est l e s surplus d'électricité. puis, qu'est-ce qu'on devait faire avec ça? Et elle a me dit,、euh, en grande pompe, ben oui, mais tu sais,、euh, donnons cette, cette électricité-là、euh, aux églises. Ça va leur permettre de se chauffer. Et moi, de lui répondre, ouais, mais c'est parce que c'est pas 100% des gens qui ont besoin、euh, d'un église dans la vie, tu sais.、Euh, qu'est-ce qui, e、euh, qu'est-ce que les gens ont besoin à 100%? Ben, tout le monde a besoin de se déplacer. Alors, pourquoi un endroit où est-ce qu'on a de l'électricité produite de façon nationale, donc que l'argent nous revient? Pourquoi qu'on l'utilise pas pour les transports qui vont servir, justement, à nous autres? Tout le monde. 100% des gens se déplacent. T'en penses quoi? Et c'est là la, la question.、Euh, gros, un gros préambule pour、euh, se rendre là. T'en p a s s e quoi, toi, de la stratégie des, des deux gouvernements? Parce que là, on est rendu avec les libéraux, mais on était avec、euh, le PQ il n'y a pas si longtemps de l'électrification des transports au Québec. Est-ce que la, la stratégie est bonne? Est-ce que ça va assez vite? Est-ce que c'est prometteur? La stratégie des églises? <rire> non, non, mais les...、euh, on va, va s'occuper du transport, là, les églises. Ça, c'est、oh, un t e dossier. On, ça, ça... Moi, ça m'avait subjugué qu'une personne puisse m'arriver avec un tel sérieux, me dire、ah, Oui, mais on va donner ça aux églises. Non. Écoute, moi, non, moi, ce qui me surprend d'entendre ce genre de choses-là, c'est que, à un moment donné, il y avait un, un bloc d'énergie patrimoniale qui était réservé pour les commissions scolaires, les écoles, les églises, puis il était vendu à un, un prix beaucoup moins cher. Puis avec、euh, Thierry Vandal, qui est venu à la tête d'Hydro-Québec, ils ont dit, écoute, c'est fini cette, c'est révolu ce temps-là où on offrait par、euh, sympathie ou par、euh, Juste par, e、euh, u je sais pas trop quoi, là, Vous a... devenez des consommateurs comme tout le monde. Payez au、oui, même exactement. prix. Exactement. Puis, là, tout d'un coup, on reviendra en, en arrière, mais je, je, je comprends pas. Il y a 30 TWh e r a a t t e e u r d'électricité de surplus par année en ce moment. Puis, on s'attend à ce que cette situation-là perdure 15 ans, sinon plus. C'est énormément de temps. En 15 ans, là, il y a tellement de choses qui peuvent changer dans notre société. On parle pas juste au niveau de transport, on parle au niveau de des religions, de nouveau, n'importe quoi. Donc, c'est sûr que cette énergie-là, on peut l'utiliser. Cette énergie-là, c'est un bassin d'eau qui monte et qui descend, puis on ouvre les vannes, on produit plus d'électricité, moins d'électricité. C'est simple, ça réagit rapidement. moins de 30 minutes, on peut augmenter la, la production d'électricité、euh, pour certaines régions du Québec. Donc, ils ont amplement d'énergie pour faire ça. e、euh, s t c e qu'on veut le faire? Ben, oui. Pourquoi on voudrait faire ça? C'est que les Québécois, on est des, des gros consommateurs d'énergie. Puis quand je parle d'énergie, je parle pas juste,、euh, d'essence. On utilise 15 litres par personne par jour au Québec. Ça, c'est plus que n'importe, n'importe où ailleurs au monde. 15 litres par personne par jour. C'est, c'est fou, là. Dans d'autres pays, ils utilisent l'essence pour produire de l'électricité. o、ouais. u i Puis ils ont moins de 15 litres par personne par jour. Nous autres,、ah oui. on a é l e c t r i c i t é on a de l'hydroélectricité à 99、euh, renouvelable, de, de ressources, de ressources renouvelables. Puis, on consomme autant d'essence, on a beaucoup de transports、euh, de longue distance, on a beaucoup de transports, on habite beaucoup en, en banlieue, on a un étalement、euh, urbain qui est assez impressionnant. Donc, il faut On, il y a toujours eu des, des solutions miracles qui ont, on nous sortent、euh, de、euh, certains regroupements écologiques ou c'est style r e v e n e z vers la ville, a b a n d o n n e z les banlieues. Mais ça n'a pas d'allure. Tu ne peux pas abandonner les maisons, dire OK, on s'en va dans des condos en plein milieu du, de la ville de Montréal, de la ville de Québec ou de Trois-Rivières ou Sherbrooke. Ça ne marche pas comme ça.、Là. Donc, tu ne peux pas commencer à, à tout détruire une économie. Tu peux essayer de restreindre l'étalement urbain, mais tu vas quand même avoir besoin de véhicules, tu vas avoir une amélioration au niveau du transport commun, puis tu peux l'avoir électrique. Ce transport commun-là, il vise une partie de l'électrification des transports, c'est avec le, le transport en commun. Puis ceux qui ne peuvent vraiment pas, qui ont d'autres obligations, qui veulent juste. Être assis à côté du gros qui pue dans l'autobus. La, <rire> il y a un、Et、peu là-dessus. Il y, y a un choix là, à un moment donné. C'est le plus gros、ouais. défaut des transports en commun, le gros qui pue d'un coin. <rire> C'est sûr. Lui, il pourrait s'acheter un char, tous les autres pourraient aller en transport en ouais, commun. C'est v r a ça réglerait le problème. On se cotise à la gang, on paye le char, on, après ça, à la gang, on se paye des, des, des, des, des transports en commun qui ont de l'allure. C'est peut-être une belle solution, Ça serait l'auto-partage pour le gros qui pue. C'est s û <rire> Puis électrique au moins le char. Oui, oui, oui absolument. absolument. <rire> ouais, parce que si lui pollue, son char n'a pas besoin de le faire. Oui, voilà. <rire> Mais、euh, système de bornes,、euh, tout ça,、euh, est-ce que c'est est, est bien commencé à ton avis? Est-ce que la, la stratégie de mise en place de ces bornes de recharge、euh, c est a d é q u a t pour le moment o ù、euh, euh, il faudrait peut-être repenser? il Y a-tu d'autres exemples ailleurs que, que tu vois qui seraient plus efficaces? Il y a ben i des pays qui se sont dit, bon, mais on va y aller au fur et à mesure qu'il y a des voitures électriques, on va installer des bornes. Donc, la, le, le ratio, c'est une borne pour cinq voitures électriques. Ça, c'est environ le ratio qui est, qui est demandé ou qui est respecté、euh, à travers le monde. Mais t'as u d'autres pays qui, ont, qui disent, bon, mais regarde, on sait que si on n'installe pas, pas des bornes de recharge haute vitesse. Ça, c'est des bornes de recharge qui prennent ton auto, là, pis en 30 minutes et moins, il y a r e c h a r g e r ton auto. Si on fait pas ça, ben, les gens vont toujours être pris un peu autour de leur domicile. Pis u une, une expérience intéressante qui a été faite au Japon、euh, au début des années 2010 avec les véhicules. On,、euh, on, on a, installé des bornes haute vitesse comme ça. p u i s quand on a fait ça, ben, on voyait que les gens tournaient autour de cette borne-là. Ils en ont installé à l'autre bout de Tokyo. Pis u ils en avaient pas de besoin. Mais ils se sont rendu compte que les gens se promenaient entre une borne et l'autre. Ils, n utilisaient pas les bornes plus. Mais il y avait cette confiance-là que si jamais il avait besoin de, de se recharger, à ce niveau-là, il pouvait le faire. Mais il le faisait、Ça. pas. Il se rechargeait toujours à la maison. 90% des recharges d'un véhicule électrique se font à la maison. Les autres, c'est des recharges d'appoint chez Rona à 240 volts. Mais là, maintenant, on va avoir des bornes de recharge haute vitesse au Québec p o u sur les autoroutes pour pouvoir faire du transport interurbain. Ça devient un pôle économique, ça devient un facteur、euh, parce que les gens qui ont des véhicules électriques peuvent se déplacer plus, peuvent aller faire des commissions à tel endroit, telle place, telle place, telle place,、euh, ce qu'ils ne pouvaient pas avant. Donc, ça devient des pôles économiques aussi, ces b o r n e s de recharge. Les b o r n e s de recharge、euh, haute vitesse sont très importantes. On en a seulement une au Québec présentement. On est、euh, le parent pauvre de, de, au niveau des infrastructures à ce niveau-là. Alors que si on peut vraiment les installer, les avoir, ça va faire augmenter、euh, l'achat des véhicules électriques. Parce que là, on n'aura plus de restrictions. Les gens ne se diront pas, off,、oh, regarde, je suis pris avec un véhicule qui donne、euh, 120, 140, 160 km i l o è t r e s d'autonomie. Puis moi,、si、je veux faire Montréal-Québec, je veux aller à Sherbrooke, je veux me promener dans les Laurentides, je veux aller à m o n c h a l e t Mais là, je suis comme pris. Ça ne fonctionne plus.、Là. Il faut avoir des bornes haute vitesse. Puis les gens ne sont pas prêts. Attendre une borne de recharge publique de 240 volts qui prend de 4 et 8 heures. Ça, c'est fou. On l'a fait. Il y a des membres qui l'ont fait. C'est un peu un genre d'aventure. On essaie de se trouver des choses à faire pendant ce temps-là parce qu'on veut vraiment l'utiliser le véhicule. Mais à un moment donné, c'est qu'on veut passer à autre chose pis u on n'a pas de temps à perdre pis u la grande majorité des gens n'ont pas de temps à perdre non plus.、Ça、fait qu'on veut utiliser la borne de, de recharge haute vitesse comme une pompe à essence. Tu y vas. e、euh, pendant ce temps-là, tu vas prendre ton café, ton, ton, ton beigne, pis tu reviens, ton véhicule est pratiquement complet. T'es pas obligé de le recharger à 100% non plus, tu peux le recharger à 30-40%, le nombre de kilomètres que t'as de besoin pour te rendre à ton chalet, pour te rendre à destination, ou là, tu peux utiliser une prise électrique de 120 volts,、euh, comme n'importe laquelle dans toutes les maisons, ou une 240 volts. n o c'est ça, parce qu'à un moment donné, tu s i tu fais Montréal-Québec en y s e n l e i l faut en faire la même, pis c'est un peu comme descendre en calèche, parce qu'il faut que t'arrêtes à moitié chemin à, à, pendant quatre heures pour recharger ton char au complet. Ça enlève、mm -hmm. un peu, un peu le fun de la chose, tandis que si t'avais une, une borne de recharge rapide, ben, tu sais, comme tu disais, une petite demi-heure,、euh, t'arrêtes de manger, tu prends un café, tu vas lire un journal, tu vas une petite pause pipi, tu sais, pis tu repars pis ton char est chargé, sûr, même s'il n s t pas pleinement. Récent, Moi, ça, une demi-heure, c'est parfaitement raisonnable. Quatre heures, ça commence à être, u、euh, être un peu long.、Puis、je sais, je l'ai, je l'ai expérimenté. J'avais eu une volte de, pendant, prêté e par Chevrolet pendant une semaine. Puis, à un moment donné, je suis descendu à Laval avec, avec ma femme pour magasiner. Puis, la voiture était complètement déchargée. Fait qu'on va brancher ça dans une borne circuit électrique chez、euh, Renault d é p ô t Puis,、euh, On était、bon, allé manger, t a i t allé magasiner, tout. o était r e v e n u ça faisait 4 heures, q u on était parti. Ah, elle n'est pas pleine. Bon, Tant qu'à être b r a n c h é chez Renault d é p ô t on va aller faire un tour en dedans. C'est ça. <rire>、mm -hmm. Comme, comme on était exemple,、magasiner. moi, j'y vais à la campagne. Je vis dans le fond d'un trou.、Là. Quand, quand je parle d'ici, moi, je m'en vais et je v a i s grosso modo, là, partir avec une auto électrique dans un coin comme ici. Peu importe où je vais, c'est à une demi-heure, 45 minutes.、Mm -hmm. Donc. t veux pas, là, t'arrives, là, t'es obligé. Bon, OK, bah, on va faire une commission, c'est supposé me prendre une heure, une heure, peut-être une heure et demie, aller-retour. t'arrives, pas moyen s'il faut recharger à mi-chemin, ça en devient ridicule. C'est ça. Exact, oui. C'est pour ça qu'il faut juste essayer de voir les gens en ce moment, essayer de prévoir leur trajet, essayer de voir est-ce que j'ai assez d'autonomie. Puis quand t'es obligé de te recharger sur du 240 volts, puis ça te prend 4 heures à 8 heures. p i s quand on dit 4 heures à 8 heures, c'est que ça dépend du véhicule. Ouais. Ça va dépendre du chargeur qui est intégré dans le véhicule. Donc, tu peux avoir une BMW i3 avec un chargeur de 10 kW. Ça veut dire que 10 kW, à chaque heure, il va te remplir 10 kW. Tu peux avoir une Chevrolet Volt qui va te remplir 3.3 kW à chaque heure.、Ça、fait que ça, ça te donne grosso modo 25 km de l'heure. Alors qu'avec la BMW i3, tu vas en faire le triple. Tu vas faire 75 km. Alors, puis la, la Tesla. Peut avoir un double chargeur 10 kW, i l o a t t s donc tu vas te ramasser avec euh, euh, deux, 150 km i l o è t r e s par heure, juste avec du 240 volts. Il faut être capable de voir、bon, est-ce que ces bornes-là qui sont capables de pousser autant d'énergie sont disponibles Celles du circuit électrique, celles qui sont publiques, qu'on qu voit dans, chez les partenaires d'Hydro-Québec, eux, ne sont pas.、Euh, Sont pas très à très haute、euh, intensité. Ils rechargent un véhicule le plus rapidement possible, mais ça, ça va être du、euh, 7,2 kilowatts. Ça va te donner 55-60 km par heure maximum. Ouais, là, ça donne du sens parce qu'aller magasiner chez Renault d é p ô t pendant 8 heures, à un moment donné, on a <rire> pas le t e m p Puis tu n'as même pas de place pour te ramener d e <rire> u x par 4. Non, mais c'est. Ce que tu fais dans ce temps-là, c'est que tu achètes les mauvaises affaires, tu les retournes et tu vas en racheter d'autres. Ça t'y a occupé. Tu... <rire> ben, ah, ben、ça、regarde, tu passe l a i d i Coupe deux fois, là. On va s'acheter un vélo, on <rire> fait le tour,、temps. on le retourne. C'est ça. <rire> bon, ben c'est、euh, là-dessus qu'on va mettre fin à l'émission. Simon-Pierre,、euh, rappelle-nous、euh, le site Internet de l'Association des véhicules électriques. Où est-ce qu'on le retrouve? À quelle adresse? C'est au www.aveq. Donc, AVEQ.ca, Association des véhicules électriques du Québec. On a plein de choses super intéressantes pour que les gens puissent découvrir le monde des véhicules électriques découvrir quoi acheter et comment l'utiliser. On a des, des offres spéciales de Nissan aussi. On a plein de choses intéressantes. On invite tout le monde à venir faire un petit tour. On espère qu'on n'a pas été trop, trop difficile sur toi. J'ai tellement aimé ça que j'aimerais pouvoir continuer. Bon, ben parfait.、Euh, Martin, dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver sur le web? Oui, on peut me retrouver sur la plupart des réseaux sociaux、euh, d'après mon nom, Martin Sagala. Sinon,、euh, j'écris quand je trouve le temps, ce qui veut dire pas récemment. c e s a i t pas <le> depuis <rire> un bout. s t r a e s t d podcast p o t o Je promets de trouver le temps bientôt, Luc. C'est vraiment. J'en ai par-dessus les oreilles comme -là, c e l l l à C'est plus pour ça. Pas de problème, je te comprends. Et, toi, Luc, de ton côté? Ben, moi, je p o u v e z me retrouver sur Twitter, Askalazormo, pis u juste pour,、euh, rembarquer sur, sur le, le site de, de, de Simon Pierre, là, Moi, je, présentement, je suis en train de me monter tranquillement de l'infrastructure chez nous pour pouvoir brancher une voiture électrique, parce que je veux faire des tests de voiture électrique cette année, pis u je planifie que ma prochaine voiture, probablement au début de l'année prochaine, va être une voiture électrique, pis u j'ai tout trouvé mon information sur son site. Fait que, les pièces pour,、euh, que ça prend, e quel genre de borne, pis u tu le quittes, c'est tout là-dessus. Fait q u allez faire un tour si ça vous intéresse un temps q u i soit peu. Vous posez une question, pis, u probablement que dans l'heure qui suit, vous allez avoir une réponse par quelqu'un qui connaît ça plus que vous ou plus que moi. Donc,、euh, c'est un super bon site. Fait que, donc, vous pouvez me retrouver sur、euh, Twitter, a s k a l a z o r m o Vous pouvez aussi、euh, aller sur le site、euh, du Podcast Auto qui est www.podcastauto.ca. Pis, u vous pouvez me lire à chaque semaine sur le site de Kijiji,、euh, sur le blog de Kijiji, qui est fr.kijijiblog.ca. Pis, e、euh, u toi, Jean-Benoît? Ben, je gère,、euh, mon compte à moi, sur Twitter,、euh, gangj underscore b,、euh, sinon, ben,、euh, aussi des comptes officiels de la réalité augmentée, un petit show, un podcast,、euh, le, sur lequel toi t'es là,、euh, Luc, avec moi chaque semaine,、euh, ouais. on s'amuse à jaser,、euh, jeux vidéo, cinéma et un peu de techno quand,、euh, euh, c'est, quand il y a une éclipse solaire,、euh, les jours fériés,、euh, <rire> pendant les années bissextiles. C'est là qu'on jase de techno. Ouais, ouais. À part de ça, on, des fois, on, on oublie un peu. Oui, c'est ça. Donc, e u i s de réalité augmentée aussi,、euh, on en a parlé, je pense, une fois, pis u c'est Julie Gagnon de Nintendo qui en a parlé. Ouais. Faut faire le code Konami pour pouvoir accéder à la section,、euh, <rire> avec、euh, le, les sujets de discussion sur la réalité augmentée. o u i Donc, ce beau programme, vous le retrouvez sur、euh, le réalitéhog.com. On est sur la zone technoculturelle.ca、euh, aussi,、euh, sur plein d'autres sites, euh, comme、euh, radioh2o.ca ou encore、euh, le podiumradio.com.、Ouais, Et on a des comptes,、euh, sur les réseaux sociaux, s u r Facebook, facebook.com, r e a l i t é hug et sur Twitter, at r e a l i t é hug. C'est,、euh, aussi facile que ça de、ouais. nous retrouver. On est partout, partout, partout. Et pour ceux qui s'intéressent aussi, le podcast auto,、euh, se retrouve maintenant sur Podium Radio. Ça joue le vendredi à midi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc,、euh, bon, salut les gens qui nous écoutent via cette plateforme. Oui. Merci beaucoup, les, les, les, gars, d'avoir été des nôtres. Simon-Pierre Rio, président et fondateur du site Internet de l'Association des véhicules électriques du Québec. Merci d'avoir accepté l'invitation. Puis, tu vas être de retour la semaine prochaine. Oui, absolument. Ça me ferait plaisir. Merci、yes. beaucoup. Merci. m c i C'est u o n n e nouvelle. Au plaisir à tous de vous retrouver pour une prochaine occasion dans un autre épisode du Podcast Auto. Bye bye tout le monde. Bye bye.